Semaine dernière, Sinistros et moi, le Dr. Payne p e n d r a g o n vous avons plongé dans les plus bas fonds de réanimation, en vous imposant ce qui était, selon nous, parmi les pires moments du métal possible. <rire> ce soir, nous nous reprenons en vous imposant, oui, imposant, mais cette fois-ci, nos choix en matière de meilleur métal ever. nous Appliquons e r pour bien mal faire le tout. Parce que nous sommes mauvais et que nos esprits sont foncièrement ténébreux et aussi quelque peu, mais à peine dérangés. <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin ravagé par le tourment des atrocités passées et son assistant qui, tant qu'à lui, est complètement à côté de ses pompes. Pauvre insignifiant, priez pour ne pas y survivre en foi et en Because fear is our fucking business. We are u n d e a d Incorporated. Because we said so. Jonas Breeze. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 8 juin de l'heure de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon et je suis très fier de vous présenter ce qui reste de Sinistros. Pourri, pourri, pourri, repourri. <rire> je ne te demande pas comment tu vas parce que je sais ce que tu veux me répondre. Pourri, pourri, pourri, repourri. Et c'est le seul unique mot que vous entendrez de la part de Sinistros ce soir pour la simple et unique raison. Que je lui ai fait un petit lavage de cerveau. Pourri. Et c'est assez pourri comme lavage de cerveau, <rire> je dois dire. Blague à part, comment vas-tu? Blague à part, ça va, ça va. Pourri, pourri, pourri, pourri. pourri. <rire> et repourri. Ce soir, Sinistro, s e s t possiblement, bien, certainement la prochaine émission et, et peut-être même l'autre aussi. Nous allons nous faire grandement plaisir. Oui. On met juste les, ben, nos, nos meilleures chansons、euh, du, du monde métallique. Euh, effectivement. C'est cha chacun notre top.、Euh, notre top euh, ça va être un top, en, un top entre 25 et 30. o s s e comme ça e e f f c t i v e e m n t Parce que c'est assez difficile de choisir encore une fois. Ben, en fait, on a essayé de faire l'exercice. Oui. On s'était dit. En fait, ça, on... oui ou non?、Euh, oui, c'est ça. Euh, euh, comme on vous avait euh, dit euh, la semaine、euh, dernière, on avait fait notre、euh, mini top 5 de ce qui nous apparaissait être le pire. Semaine, on aurait pu faire pire encore. Ah, b e n oui. On aurait pu descendre encore bien plus bas que ça. Mais bon,、euh, la politesse oblige quand même. Oui, on s'est habitué. Petits... C'est ça. On voulait faire cette semaine un top 10 de la part de Sinistro. C'est un top 10 de ma part. Et on s'est rendu compte en voulant éliminer C'était très difficile de le faire parce qu'on se disait, b e n ça c'est bon, on ne peut pas en éliminer ça, ça aussi c'est bon, ça aussi c'est bon. Donc, on a décidé qu'on prolongerait ça sur deux à trois, ben, en fait, de une à deux autres émissions pour nous faire un top qui sera moins c r i i q u e Ben, pour se rendre possiblement、euh, à la fin,、euh, à la fin carrément de, de la présente saison de réanimation. Oui, probablement. Fait que sa prochaine saison、euh, commence juste au mois d'août. Euh, oui, effectivement. Fait que D'après moi, l'émission, c'est quoi, c'est le 22,、euh, le 15, après ça, le 22, oui, effectivement, le 22, c'est la dernière de.、Euh, faudrait vérifier. D'après moi, ça va être pas mal la dernière de, de la saison. Faudrait vérifier, un peu, 22, non. Ah, il en reste u n autre,、bon. non? Non, non, moi, je vais. Mais en fait, moi, je, je vais. Oui, il en reste une le 29. Le 29, ok. Oui, effectivement.、Euh, on devait aussi, théoriquement, avoir l e lutins d'enfer avec nous le 15. Euh, ça va probablement être partie remise parce que k a r l ne pourra pas y assister et tant qu'à avoir un lutin, bon, on voudra avoir les deux. Les deux, c'est ça. Fait、Exactement. que c'est ce n'est que partie、Exactement. remise. Que ce soit avant les vacances. ou après C'est la partie les remise et non la partie garage, finalement. C'est la partie remise, puisque la partie garage, c'est pas fini encore, C'est ça. On vient d'entendre, en ce qui me concerne, mes cinq premiers choix de meilleures pièces métal à vie. La formation, évidemment, Raison, formation torontoise, et la pièce d'ouverture de l'album, e x é c u t i o n e le papi, que e p a p c'est pas Toronto. e x e c u e r e s t Gelf. Gelf, bon, pardon. e x é c u t i o n e r Song, vais-je le dire. La pièce, c'est Entake the Storage, qui est parue en 1985, qui, en fait, ce sont des top s personnels, Bon, ça, c'est ma meilleure pièce de Razor. C'est une de mes meilleures pièces aussi. Juste auparavant, Hand Track, c'est la pièce Metal Trashing Mad que l'on retrouvait sur le premier, ben, qu'on retrouve aussi encore sur le premier album Festival of Metal de 1984, l'époque de Neil Turbin. Motorhead, ma meilleure pièce, Avid e Motorhead Bomber, et spécialement la version Live No Slip, d e l a m e r Smith, qui est parue en 1981. Iron Maiden, et oui, le docteur aime deux albums d'Iron Maiden, soit le premier et le deuxième, qui est celui-ci. Killers, c'est la pièce Murders in the r u o m o r g u e J'aime la pièce pour deux raisons. Parce qu'elle est bonne, et deuxièmement, c'est que ça m'évoque un excellent roman d'horreur. Et,、euh, Killers, qui est paru en 81 également. Agent e s p r e e c'est la pièce Grinder. Qui apparaissait sur l'album la, British Steel de 1980, qui venait de couper au couteau. En fait, bah, British Steel, ça le dit, c'est une lame de rasoir. De rasoir le tournant、euh, décisif entre le hard rock de j u d a s Priest et le m é t a l proprement dit,、euh, connu de ce jour. Ceci étant dit,、euh, dans quelques minutes, nous irons en pause publicitaire. Par contre, Sinistros, lui aussi, a ses choix et il les a f a i t chronologiquement aussi. Oui. Et、oui. tu peux n o donner un aperçu de ce qu'on fait. Ben, a, moi, j'ai choisi,、euh, c'est sûr et certain que c'était assez difficile,、euh, encore une fois. J'ai, plutôt choisi, u、euh, n top 10 de pièces qui m'ont réellement marqué à l'époque.、Euh, je commence en 1982, pis u j'ai breaké en 85. Je suis pas allé plus loin que 85, parce que ça va aller、euh, Parce qu'il y avait trop de bons stacks. Ben, oui. Pis u je, je, remarque, regarde, sur,、euh, Sur dix chansons, j'ai sept pièces de 1985, sept groupes différents. Donc, d'après moi, 85, c'est une, pis u j'aurais pu mettre d'autres choses, là.、Oh、oui, oui. D'autres choses de une, 1985. C'était une, une bonne année, mais 85. C'est un très, très, très grand cru d'après moi, 85. Tout à puis, fait. Et chose à noter,、euh... Peut-être que les gens se demanderont pourquoi d'emblée, initialement, là, j'ai pas mis de Celtic Frost. Ben, entre autres, parce qu'il y a des choix que Sinistros vont faire qui sont aussi, font aussi partie de mon top. Donc, à ce moment-là, c'était un petit peu ridicule de les mettre s u b le r C'est sûr qu'il y avait des trucs qui étaient pour revenir chacun de notre côté, comme Voivod pis Razor, dans le fond, là.、Oui. Ben, pour nous autres, c e s t des incontournable. s C'est indéniable qu'ils gardent.、Euh... Tout à fait. Euh, on, juste, je vais juste en profiter pour,、euh, je parlais de lecture de r o m a n d'horreur, faire une petite salutation au Rockmaster qui doit être en train de débuter, de se délecter d'un excellent roman de h p l o v e Craft ce soir. Il avait pour objectif de le lire en deux soirs, donc, j'imagine qu'il n'est pas encore couché. Donc, bonne lecture.、Euh, donc, au son de réanimation, espérons-le. On va aller en pause publicitaire.、Euh, Sinistros, juste une chose,、euh, Est-ce que tu, sincèrement, dans tes choix, dans, dans ce que tu as retenu dans ta première partie de ce soir, est-ce que ce sera des pièces que, sans aucune hésitation, on te laisserait le, toit, le, le choix d'apporter avec toi sur une île déserte?、Ah, uniquement、officiel. 30 pièces, est-ce qu'il ferait partie de ceux-là?、Euh, peut-être pas. Ben, oui. Oui. oui. Définitivement. Oui. Moi, c'est mon cas.、Oui. Moi, c'est mon cas.、Oui. <rire> Honnêtement, si, J'avais à me restreindre uniquement à des pièces que nous ferons tourner d'ici les deux prochaines émissions et que je ne pourrais plus écouter autre chose. Ça serait ouais, ça sera, je, le choix que, ça serait le choix que, ça, que ça, je prendrais. C'est a b s o l u m e n t Bon, on va voir. C'est des, des pièces qui m'ont marqué, là, dans le fond.、Euh, et qui me marquent encore, o n va a l e n pause publicitaire et on débute avec ton premier choix musical, mais on va revenir faire un petit oh, microphone oh, pour oh, que oh, tu、oh, puisses、oh, nous oh, introduire t、oh, tout oh, ça.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 C'est fou. à l u q t R. Travail, l e u Travail, l e f Well. Well, well, well. So, this is it. This is it, this is it. Alors,、euh, pour en revenir à notre、euh, émission top、euh, des meilleures chansons selon nous, Euh, je vais commencer mon premier bloc de cinq pièces avec.、Euh, D'après moi, c'est un hymne total、euh, du heavy metal et du, du、ah, ouais, début du speed metal.、Euh, c'est la pièce Fast as a Shark du groupe allemand Accept.、Euh, pièce qui a redéfini réellement la façon d e、euh, La vitesse, les double kicks, là,、ah, tout、oui. au complet. Là, là, là. Tout à fait. Le reste, c'est le r e n t r e dedans dans la mythe.、Euh... Ben, on se laisse-tu rentrer dedans? Ben oui, puis、euh, je dirais pas c'est quoi les autres.、Euh, la majorité d'entre de, vous vont reconnaître ces pièces-là. Puis en, en revenant, je vous expliquerai le pourquoi du bascule. C'est une excellente façon de procéder. Alors, Heidi, Aido, Aida. Go.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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. Ils v ont tous, semblait-il, survécu à tes premiers choix. Ben oui, qu'est-ce qu'ils ont, mes premiers choix? Ben justement, ils n'ont pas grand-chose. Ben oui. <rire> Puis les tiens, tu penses que c'était mieux? Ben oui, parce que c'était les miens. Ok, d'accord. Ben non, c'est une strose, c'était pas si pire. Ok, bon, on vient d'entendre la pièce Starlight de Halloween、euh, que j'ai choisie parce que pour moi, Halloween,、euh, c'est uniquement le premier mini-album. Oui. Ben qui sert pas. sur Wall of Jericho? Ben, ils ont pris, ont pris les cinq premières tones n de Wall of Jericho, c'est le mini-album en fin de compte.、Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Là, mais pas, il manquait de remplissage. Ils auraient pu laisser faire. Ben Oui, mais ils ne l'ont、euh, pas fait. Ils il, il, il auraient dû splitter après ce mini-album. Ils auraient peut-être fait là. juste des mini-albums, mais bon. Ah, Peut-être aussi. Mais l'histoire dit que c'est ce qu'ils ont fait. Bon, puis l'histoire dit que moi, c'est une tune qui m'a marqué beaucoup. Ben, c e t t mini-album-là, oui, parce que premièrement, la pochette elle était vraiment superbe. Puis,、euh, quand ça a sorti, ben, il n'y avait pas de, de, de, de groupe qui piquait vite de même. C'est vrai.、Euh, c'était pas un vocal,、euh, c'était un vocal différent.、Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais maintenant, c'est encore pire, le vocal d'Halloween, on dirait. Ben, que, je sais pas, j'ai pas suivi le band. Bon, je ne connais pas réellement ça, mais c'est vraiment u n b a n d typiquement power metal. Il、okay. y a des gosses dans un étau. Pis, pis là,、euh, on sert à Twiton. u Oui, puis rendu à la fin de l'album, ça, ça fait p a s Exactement. Tout juste avant, on a eu la formation Celtic Frost avec、euh, la, la, la, la pièce culte、euh, Circle of the Tyrants. Yeah!、Et、je me rappellerai toujours ça, c'est tiré de Emperor's Return qui se retrouve également par la suite sur Two Mega d h e Ryan. C'est parlant en 85 sur Noise.、Euh, Ça fait partie aussi de mes pièces occultes. Ben, moi, je me rappelle q u a n on était TQ, euh, d o ù on restait peut-être ben i、euh, 15 minutes à pied, de la polyvalente, à peu près.、Mm -hmm. Puis le lundi, à Mosh Music, il y avait la Power Hour Power avec、Howard. J.D. Roberts. Ben, crois-le ou non, on faisait le trajet en 6 minutes. Pas manquer le. Prendre le temps de faire les beurres de beurre de p i g n o t e et a l l a i s s e r c r a s e r à 4 heures en avant pour écouter Power Hour. <rire> puis la première fois qu'on a vu ça, c e s t un vidéoclip-là, Celtic Frost, mais、euh, le vendredi d'avant, à une station montréalaise anglophone, il y avait une émission qui s'appelait Metal File, qui、ouais. existe a u j o u r d Oui, oui, effectivement. Puis il y avait passé、euh, l'album la, Morbid Tales, puis l'album Emperor's Return.、Uh -huh. Puis on. on On avait viré fou là-dessus, cassé ça. Celtic Frost s'est pété. Puis, quand on est arrivé, ils ont mis le clip le, le lundi au Power Hour. Fait que depuis ce temps-là, que Celtic Frost est rentré.、Euh, ah, on, écoute,、euh, c'est incontestable que c i r c l e of Tyran puis l'album,、euh, que ce soit qu retrouve, la version qu'on retrouve, s a m p e r e u s Return ou, ou de, Surtout Magadore. C'est des classiques. Oh, oui, c'est des classiques. des classiques. On a eu v o y v o d e nos Québécois, avec、euh, la pièce Warriors of Ice. C'est l'album War and Pain par 1-84 sur Metal Blade. Un autre coup de cœur à l'époque、euh, ouais. quand ça a sorti.、Euh, nous autres, on était habitués à écouter des, des trucs comme Iron Maiden, puis. e、euh, ah ouais, t Def Leppard, ces gugus-là. Puis,、euh, quelques mois avant que cet album-là sorte, il y a un gars qui est arrivé à l'école avec、euh, Slayer, Show No Mercy, puis Metallica, Kill Em All. Oh, c'est quoi ça C'était déjà une coche supplémentaire.、Oh, oui, oui. Yoïk, c'est ça.、Euh, y -y, Quelques mois plus tard, il est arrivé avec ça, Voivode, Warren Payne. Là, c'est un vrai étonnant. Il, il dit ça vient de j o n g i e n Mais ça se peut pas. Quand il a mis ça sur la table tournante, la, a, la, la première t o n n e qu'il joue, la pièce Voivode, on est tous tombés sur le cul. Ça Pas、de c type bon sens. Qu'est-ce、ah ouais, que ça, s t f é t a i t très révolutionnaire, effectivement. <rire> c'est tombé et capoté, ça. Tu sais, c'est des Québécois, là.、Ah ouais. Puis moi, j'ai accroché sur la pièce,、euh, c'était la deuxième pièce de l'album, Warriors、mmh. of Faith, avec le, le beat tribal. Tu sais, c'est vraiment des Warriors of Faith, ça. C'est vraiment cool,、là. Et、euh, juste pour ton information, c'est toujours la deuxième pièce de l'album. <rire> ben oui, j'ai remarqué ça tantôt. <rire> je la cherchais. Je me d i s、ouais, a i o n l me semble que c'était pas si loin que ça. <rire> Euh, avant Voivod, on a eu、euh, un genre d'hymne national du heavy metal avec la pièce Metal Health de Quiet Riot. Oui, et Rudy、euh, s a r z o Ça,、so, la pièce Command Field of Noise avait sorti en, en single.、Mm -hmm. Puis on avait accroché tout de suite. p u quand on e s t allé chez le disquaire le plus près, à Nicolette, puis on avait acheté l'album Metal Health. Mais pour la pièce Command Field of Noise,、mm -hmm. quand on arrive à la maison, les p r e m i e r t u n e que tu mets, c'est à Command Field of Noise. b、bon、Ah, ben là, regarde, après 4-5 fois que tu là, l é c o u t e s On va explorer le reste un peu. On va peu. explorer le reste. Quand la tour de Metal Health a parti, aïe aïe. aïe. Ça venait de clencher d'une coche、euh, comme on、ah, oui, oui, fait. Ah, oui, oui, d'aplomb, là. Oui, d'aplomb. Puis, quoi que le restant d a l b u m il n'est pas si extraordinaire ben, que、Black、ça. Slick Black Cadillac. Non, ben ça, parce <rire> que ça, c é t a il t i faut savoir que c'est une vieille chanson、ouais. euh, qui paraissait sur QR1 ou QR2 là, dans le temps de Randy Rose, là. Euh, mais c'était même pas connu ici, ça. C'était pas de là. C'était des albums qui étaient disponibles au Japon.、Euh, fait que,、euh, toujours est-il que moi, c'est une tune qui m'a marqué énormément.、Euh, fait que c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top. Puis, Accept, ben, face à The Shark, c'est le classique, le、oui. classique d'Accept. J'aurais pu mettre,、euh, Accept, j'aurais pu mettre une pièce de, de l'album Boss to the w a r l J'aurais pu mettre une, la pièce Metal Hard de Metal r d Je te considère que cette pièce-là a vraiment marqué. Oh, oui, ça a marqué、oh, tout、oui. le.、Euh, Absolument, tout à nos, fait. Nos, nos petits culs de métalleux、euh, d'aplomb sont un peu plus vieux maintenant. Oui. Effective. Bien, c'est excellent. Excellent choix, mon cher Sinistro. Si tu te doutes, tu t'es pourri d a l o r e parce que Je raconte n'importe quoi. <rire> c'est bon, c'est correct. Il faut quand même que je te donne une certaine crédibilité. <rire> là, mais que le micro soit fermé, ça va être une autre histoire. OK, d'accord. Euh, euh, on retrouve tes d e u x i è m e Ben, ta deuxième section de choix tout à l'heure. Dans un temps donné. Voilà. e、euh, n ce qui concerne les spectacles qui sont à venir dans la région immédiate trifluvienne, eh bien,、euh, samedi le 12 juin, si je ne m'abuse, c'est bien ce samedi-ci. Genre style. Genre, d'accord. Rock a f f i l e Stage, e、euh, présente. e n fait, c'est présent au Rock a f f i l e Stage. Je crois que c'est une présentation de Trois-Vier m é t a l C'est une soirée rock au féminin avec France Castel et Jeannette Bertrand. Oh, ça va être. Ça、up. va rocker. Rock and roll. Non, c'est un. Ça m e n v a i t de potion 13 et, et hors contrôle. C'est,、euh, samedi le 12 juin de 21h. C'est 10 dollars et c'est pour tous. Et,、euh, on se reporte par la suite,、euh, Euh, en fait, un peu plus d'un mois plus tard, soit le lundi 19 juillet, toujours à coiffer le stage avec les formations Metal Core, Blind, Blind Witness, Shame Will Remain, Final Advice et Deserve Your Pride. Les portes ouvriront à 19h, les spectacles du... débuteront à 20h, c'est 10 dollars, et c'est pour tous. On fait,、euh, bref, rappel que cette année, le Metal Fest se tiendra le 15 et le 16 octobre. Le bâtiment industriel, donc, on devance de. Un mois. Presque Umwelt, un mois. Presque. o u i s Euh, côté spectacle, on en a d'autres, mais on r e v i e n d r a ça à ça tout à l'heure parce que. On le... s'en fout. Ben, on s'en fout. C'est relatif, là, <rire> mais. Ben, oui, on s'en fout un peu. Oui. o n e n dis-le pas, celle-là. Ah, OK. <rire> bon, écoutez,、euh, je peux en dire un. Le mardi 3 août, c'est le, le, le Summer Slaughter Tour qui mettra en vedette cette année. Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, Veil of Maya. Cephalic Carnage, d e c r y p t Birth, Carnifex Animals as Leader. C'est le 3 août d e s 16h30. C'est au Club Soda. Il en coûtera 25 $69 et 30 $56 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Les billets sont disponibles via le ticket, ticket pro. Le reste, là, il y a Exodus.、Là. On est rendu au mois d'août, 25 août, au Fafon des Electrics, Exodus, mais ils disent pas encore avec qui e c'est. Mais ça, ça va tuer. C'est avec Exodus. C'est Exodus en première partie. Ouais, exodus. exodus. Ça serait quand même cool. Et le band fait des covers de lui-même. Ah, oui, Seigneur. On va faire une tourne d'exodus, mais c'est bien. Ça nous mène quand même au mois d'août. C'est trop loin, ça. Bon, OK. Là, c'est à mon tour de te laisser parler de m é t a l e t voilà. Et b e n de m'en parler moi-même. Oui, je me parle de mes cinq prochains choix. Prochain chien. Prochain chien. Prochain choix. Prochain choix. Bon, ici, retrouve,、euh, ben, nous retrouvons,、euh, encore une fois, Vaivod, parce que moi aussi, Vaivod, ça m'a marqué. C'est un incontournable en ce qui me concerne, tout comme toi.、Euh, mais on va débuter le tout avec une formation crossover qui se devait initialement être un one-shot recording:、euh, Speak English or Die, The Stormtrooper of Death. Mais l'histoire prouve é qu'ils ont remis ça quelques fois par la suite, là, en faisant même aussi des albums live. Puis bon, c était ordinaire, en ce qui c o n c e r n e moins bon. Ben, Susan Indy Hobby, c'était ça ordinaire. Ouais, ouais. c'est ça.、Euh, mais par contre, typique, English h o r d i il est un album tout à fait Cult, culte. Culte. Absolument, avec des pièces,、euh, par, parfois de deux secondes, mais des pièces、Time、aussi. And Rust. Eh oui. Pam, pam, pam, pam. Beauthede. b e a d Euh, mais, parfois, avec des pièces qui s'excèdent les deux secondes à deux minutes trente-quatre, par exemple, dont celle que j'ai retenue et qui est ma meilleure de f r e d d y Krueger.、Euh, voilà. Et ça dénote une chose ici, c'est que ça coïncidait avec la sortie du premier Night Nightmare on e l M Street et qui mettait en vedette, bien sûr,、oui. le, le croc-pitelle de Freddy Krueger. Et, euh, c'est le titre, oui. Oui, scène oui scène, à l'époque où、euh, ce qu'il était un peu crédible. Mais le, le film est encore bien, là. J'ai pas vu le remake ben, encore. j'ai mais... entendu parler de ça, qu'il y avait un remake de ouais, ça. Il y a un remake qui est au cinéma présentement. J'ai aucune idée de ce que ça peut avoir là. Moi, personnellement, j'ai toujours une petite crainte vis-à-vis du remake. Avec le remake, q u i Bon, c'est p a s c e que ça prouve que, bon, c'est, c'est u p on prend un peu la voie facile de ce qui a été fait, le、mm. remettre à source aujourd'hui. Mais à l'époque, le film et l'album, et surtout la pièce, ça fitait très, très bien e n s e m b l e Donc, on va se taper サンプル・プル・オフ・デッドと、え、Right fucking Now! now.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 サバテージ、age, ainsi que beaucoup d'autres。l a b r i d e n f a n a l e のマンディーアディスナーハー、ソリゾン e セフウ891。セフウ891。La、アディ e ンの e ンエ e ェルジ9ン。 Pourri, pourri, pourri, repourri. Bon, il revenait à son, <rire> revenait à son stade initial du début d'émission. Un seul et unique mot. Bon, ça peut peut-être m'épargner bien des souffrances <rire> verbales. c e s i Distrose. Ah oui, donc. Pourri, pourri. Pourri, pourri, pourri. pourri, pourri. Repourri. Repou, r r i On vient d'entendre la formation a m é r i c a i n e Dark Angel, dans laquelle jouait. La légende vivante, j e a n o g l a n Elle avait bien que 14 ans. Incroyable. C'est pioché quand même. Il <rire> y a r i e Oui, c'était encore pas reposant.、Euh, la pièce étant The Burning of Sodom, que l'on retrouve sur l'album Darkness Descends. Qui se trouve à être, ma foi, le, e、euh, n en fait, c'est le deuxième vrai album, puisqu'on, o e compte pas le démo, là, de 1981.、Euh, We Have a Ride est paru en 84 et Darkness Descent est paru en 86, mais c'est de loin le supérieur. 86, puis de... il y avait 14 ans, c e q e s t pas lui qui le vaut de r e m i e r sur les autres albums. C'est quels autres albums? le premier. Aucune idée. Je sais pas. Écoute, t'as un petit peu. Il、euh, est marqué quoi Ah, il n'y a pas, pas d'année. Les autres, e n marque n toutes t de telle année, de、okay. telle année,、mm -hmm. mais lui, il l a pas. Bon.、Euh, peu importe.、Euh, c'est paru en 1986 sur Combat. C'est un album、euh, extraordinaire, mais c'est une pièce que j'affectionne particulièrement. Juste auparavant, nous avions Creator et mon album fétiche, Pleasure to Kill de 1986 et la pièce que je préfère de tous de Creator, Command of the Blade. Coroner, formation suisse et la pièce Fried Alive. C'est une pièce qui avait été composée initialement pour le poulet frais à la Kentucky. Ouais, mais ils ont laissé faire.、Ouais. Ils ont laissé faire trop simple. Ils ont vu q u à toile était trop b o n pour,、euh, le, la, la, pour ça, la qualité de bouffe. <rire> <rire> <rire> <rire> Fried Alive, qui est tiré de l'album R.I.P., qui est la première parution de cette formation en 1987 sur Noise Noise, Noise. Noise, d e s anciens r o a d c r e w Celtic Frost.、Uh, Voivode. On va t r o u v e r une deuxième fois v i v e u de ce soir, et la pièce Fuck Off and Die. En l'honneur d'un. Oui, c'est ça, d'un ex-propriétaire de label.、Euh, la pièce étant、euh, apparue sur l'album Roar, qui est paru en 1986, le deuxième album de cette formation de Jonquière, qui est aussi d'ailleurs mon préféré, mon album préféré, et c'est ma pièce préférée.、P、pas seulement pour les raisons de sa. Je dirais. L'esprit de composition, mais bien parce que j'aime beaucoup le riff、euh, de cette pièce-là. On a ouvert avec、euh, Hassel D, Stormtrooper of Death et la pièce de Freddy Krueger que l'on retrouve sur l'album ici encore. Une pièce de collection. Hey, je l'ai envie d'être, moi, original. Ah, ben, pas en original, mais je l'ai envie d'être. Original, Bega Force.、Ouais. Speak English o r d i e un album de 1985. Ça avait fait jaser, ça, quand ça sortait à l'époque.、Ah, bien qu'avec、euh, le Speak English o r d i e moi, quand je s a i s arrivé chez nous,、ouais, j'avais 14 ans quand ça sortait. Quand je s a i s arrivé avec ça chez nous,、euh, <rire> Papa et maman, t'étais pas vraiment content. En fier s nationaliste s qu'ils étaient, les troupes, là, ça passait pas trop de temps. Ben, t'aurais pu cacher l n g l i s je p a r s e que je suis allé le parler. Oui, c'est vrai. Tu p a r l e ou c r è v e là, mais non, je suis allé chercher au bureau de poste avec ma maman. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Speak English Hard d i e Ça attend qu'on arrive à la maison. Ben, l u Ben, on n'est pas obligé d'arriver à la maison. On va t'expliquer pourquoi ils ont dit ça, là. Ha ha ha! C'est pas pour nous autres ici. Mais non, c'est pour les Japonais. Non, c'est parce que c'est.、Euh, ça s'adressait aux Latinos. b i e Aux États-Unis. C'était. De toute façon, regarde, c'est un album au départ. Selon l'idéologie de Billy Milano, c'est quelqu'un qui est tout à fait exécrable en partant. C'est quelqu'un qui a des idées très arrêtées et qui est,、euh, je dirais, il faut le dire, c'est quelqu'un d'assez ces fasciste aussi. Donc, il、euh, n'y a rien d é t o n n a n t là-dedans. J'ai été la tourne f o c k de Middle East.、Ça. Ben là, t i e n s é c o u t e là. c'est... Quand je pense à Jeff avec son hommage à Sodi. que Il s'appelle f o c k de Middle East. Ouais. Ils ont eu des petits problèmes. Dans le、euh, dos、euh, du t-shirt,、euh, c'est marqué Still Waiting for Visa, je sais pas quoi. <rire> c'est cool, c'est cool. Mais bon, il faut bien s'amuser. Ben、hein. oui. Bref, c'était mes. mes deuxièmes, deuxièmes, pff, Deuxième, deuxième. Deuxième, deuxième, parce q u e troisième, deuxième q s'en vient. Ben, c'est ça. C'était mon deuxième bloc de choix de meilleures pièces métal à vie. Et ça, faut, faut récapituler, c'est que nous, on en écoute depuis le, de, de tout le début, là. Fait à ce moment-là, c'est Depuis le début、grand. de l'émission, au moins. Aussi, oui, <rire> mais depuis le début de, ben, 1980, là, carrément, on a ouais, commencé moi, à avancer aussi. Après, ouais, ouais. Ben, m o j'avais commencé plus jeune avec des, Des disques d'Alice Cooper. Oui, oui,、ouais, de mais des hard rock,、ouais. des trucs comme ça, mais on a fait vraiment la transition vers le métal.、Ouais, C'est en 1980-81. Ah, oui, absolument. C'est normal pour nous autres,、euh, vénérables comme nous, sont, de, comme, comme nous sommes, plutôt, que vous entendiez des pièces d'il de de, y a 25, ce... 3 0 ans. Euh, ceci étant dit, la semaine prochaine, je vous présenterai mes trois, mon troisième bloc et quatrième bloc. Mais pour l'instant, c é t a i t Sinistrose qui incombe de terminer cette édition de réanimation Best Metal Ever. Eh bien oui, toujours en 1985, j'ai choisi, u、euh, n e pièce d'un groupe,、euh, c'est le seul album que j'aime de ce groupe-là.、Euh, c'est,、euh, la formation Warlock, dans lequel évoluait l a b e l Doro.、Mm -hmm. Doro Pich.、Euh, Doro Pich, e o u i Avec、euh, la pièce Hellbound, une autre,、euh, un autre album que、euh, j'ai connu、euh, grâce à Metal Files、euh, mm -hmm. à l'époque.、Euh, ça sera suivi de Loudness et de la pièce Crazy Nights,、euh, pièce que j'affectionne tout particulièrement, même si l'album n'est pas tout bon. Non. Mais c'est pas grave.、Euh, on va voir Razor avec Evil Invaders. On va être Possess、yeah! avec la pièce、uh, The Exorcist.、Euh, J'aime cette pièce parce que ça commence avec le, le début de Tubular Bells. Tubular tu tu Bells. Tu tu Bells, moi, c'est dans mon top 10 à vie là,、okay. pour les albums.、Euh, puis on va finir avec Exodus et la pièce、uh, Bounded by Blood tirée du même album. Alors on part tout de suite avec Warlock et la pièce Hellbound. Go! Ça tire à sa fin. Oui. Te rappelles-tu quand c'est sorti cet、euh, album-là? <rire> Comme si c'était hier. Hein? On n'est-tu pas tombé sur le cul, il y q un u peu?、Euh, honnêtement, ça. e s à l'époque, quand ça a sorti, il, les magazines spécialisés dans le métal、euh, disaient que c'était le groupe le plus rapide au monde. C'était le cas à l'époque. C'était assez malade. Quand, ça, quand cet album-là, Seven Show c h o s est sorti, ça a pris tout le monde par surprise. Non,、oh, absolument.、Euh. C'est malheureux parce que ce qui a été fait après,、euh, ben, ils, ont the un, Gates, un, ils ont un seul album après, de... c'est Beyond the Gates, c est puis, pas m a u v Pas mauvais, mais c'est pas, pas à la hauteur. c e s、euh, pas du t o u t pas du tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux?、Euh, on vient d'entendre Pazeste avec The Exorcist paru en 1985 sur l'album très culte Seven Churches.、Euh, oui, monsieur.、Euh, album qu'on peut dire qui a vraiment influencé le dette.、Euh, Pas influencé, écoute, effectivement, le d e t t parce que c'est. Ben、même l black, un peu dans, pour le côté oui,、euh, oui. satanique. Oui, effectivement.、Euh, c'est les vrais premiers balbutiements de ce style musical-là, qui était très trash aussi à l'époque.、Oh、très speed. Oui, là, mais bon. Ça, moi, c'est une, une de mes pièces.、Euh, c'est une de mes pièces préférées. Fa fa Favorites de p u s z e s t Razor, avec Evil Invaders.、Euh, ça aussi, quand c'est sorti avec le vidéoclip,、euh, c'était assez cool, ça. Power Hour et. Et Power Hour. Power Hour et Solid Rock plus tard avec Pince a r a s i n Eh oui, ça c'était tu bon ça. <rire> Pince a r a s i n Moi, c'est la fois qu'il avait interviewé Jen Simmons, puis c'était le vent en plein milieu, puis il y avait Sacré Zone quand m ê Il checkait le décor, puis la clip se demandait dans quelle guignolerie il e s t a r r i v é On a eu Loudness,、euh, groupe du Japon, avec Crazy n i g h t s Ça jouait pas m a le n même temps, parce que c'est toute 85. Hein?、Ouais. Avec, euh, sur l'album Thunder and the East. Et on a ouvert avec Warlock,、euh, formation allemande, avec Doro Pich、euh, sur l'album Hellbound, avec la pièce Hellbound, aussi parue en 8 5 C'est déjà tout pour cette semaine. Effectivement, on se quitte sur une dernière pièce. Oui, puis je dois annoncer qu'il ne reste presque plus d'émissions avant notre、euh, petit congé, il en reste trois.、Oui. On finit le 29 juin. Euh, quand on va revenir au mois d'août, je vais peut-être changer un peu ma programmation.、Là. Une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Je v e n s e q ça va faire revivre Jeunesse a u j o u r d h u i Oui, effectivement. On ne peut rien te cacher. Non, je,、euh, vais non euh, euh, je vais faire découvrir un album à chaque semaine.、Euh, un album qui n'a jamais joué à Réanimation quelque chose. Peut ça、mm -hmm. peut être une nouveauté, comme ça peut être.、Euh, Une vieillerie, mais tu sais, faire, découvrir les trucs.、Euh, c'est bien. Aux auditeurs. D'accord.、Euh, ben, on va terminer avec la dernière pièce. Euh, pièce, euh, très culte, elle aussi, d'un album tout aussi culte.、Euh, j'ai nommé Bonded by Blood. I'm o r r y De la formation Exodus, qui est un excellent album,、euh, oui. euh, D'un bout à l'autre.、Euh, pis u ça me désole un peu que ce qu'ils ont fait avec l'air d i r b y Blood, je trouve que ça a moins d'impact. Ah, moins moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est bon, c'est bon,、ouais. c'est bon. Mais ça n'a pas le, le, le charme. C'est parce que c'était nostalgique, c'est pour ça. ça. Si、ah, tu、ouais. le vois avec un œil qui est moins、euh, back in the 80s, tu vas trouver que l'album、euh, Rob d u o e s fait une très belle job a u i Oui, oui, oui, oui, ça c'est indéniable, sauf que. Bah écoute. Le petit e côté, petit e、ah, ouais, côté. Bon,、euh... Donc on écoute Exodus Burned by Blood, on se retrouve la semaine prochaine pour、et、cette sur ça, deuxième partie de sur ça. Allez, de... on va faire foutre, bien sûr. On va faire foutre.、Euh, hasta la vista.